Variste, dit comment y'a-t-il Bienvenue à ce journal de la mi-journée de ce vendredi 9 juillet 2021. Donc voici d'abord le sommaire. Désormais, les travaux de démolition des constructions anarchiques au niveau national prendront fin avec le mois de juillet. Le porte-parole du ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique l'a dit ce vendredi au cours d'un point de presse sur l'état d'avancement de démolition des constructions anarchiques. Les cas de contamination de la Covid-19 ont diminué depuis au mois d'avril de l'année en cours. Le porte-parole du ministère de la Santé qui le dit précise que près de 130 patients étaient sous traitement jusqu'au 6 juillet courant. Et la chronique environnement de ce vendredi va axer sur le plomb et des, des contaminants qui causent la pollution du sol. Bienvenue à ce journal dont la mise à note est assurée par Serafine Akiziman. Captez Isanganilo, écoutez la différence. À la indo de l'actualité encore, son vide d'un bébé a été retrouvé cette nuit de jeudi à vendredi vers 21h sur la colline Ginga de la commune Kayokou en province Mgaro. Le commissaire provincial de la police à Mgaro, Jacques Nijimberé, indique que vers 11 h de ce vendredi, les habitants de cette colline étaient en train de trier, de, de tirer plutôt de cette fosse le corps de ce nouveau-né. Le commissaire provincial de la police Amgaro précise que la mère de ce bébé, native de la colline Bisha de la commune Roussaka, est âgée de 30 ans et déjà dans les mains de la police, il conseille à la population de respecter la vie humaine et d'éviter la débauche. Je vous le dis en titre, les travaux de démolition des maisons construites anarchiquement avancées normalement et sans distinction aucune. Le ministère de l'Intérieur l'affirme tenant compte du rapport d'une mission qui a fait constat sur terrain dans différentes localités. Dans un point de presse animé ce vendredi, Pierre Ngouriquier porte parole de ce ministère a précisé que les détenteurs de documents d'autorisation de bâtir euh, délivrés par les autorités compétentes peuvent présenter leur réclamation juste après marquage de démolition de leur maison. Il ajoute en outre que ces travaux doivent prendre fin avec le mois de juillet courant, sans distinction aucune. Je vous propose de le suivre dans ses propos recueillis par Francine de Okougaï. Suite aux informations alléguant certains abus dans la démolition des constructions anarchiques en cours, le ministère de l'Intérieur, du Développement Communautaire et de la Sécurité publique a dépêché du 5 au 8 juillet 2021 une mission de vérification sur terrain partout où ces activités sont en train de se dérouler dans le pays. Le rapport de cette mission de vérification indique que cette activité se déroule normalement, sans aucune irrégularité dans tout le pays. Les citoyens concernés par cette mesure continuent à démolir eux-mêmes leurs constructions érigées dans des espaces interdits par la loi. Ainsi, sur base du rapport de cette émission et de l'état d'avancement de cette activité, le ministère rappelle ce qui suit. Les constructions à démolir sont celles érigées dans les 6 mètres de part et d'autre des routes nationales dans tout le pays. Celles ayant violé les bornes des plans d'urbanisation dans les quartiers viabilisés et celles construites dans les espaces publics ou espaces verts. Les citoyens concernés qui auraient des réclamations fondées à faire, notamment ceux détenteurs des autorisations de bâtir régulièrement délivrées par les services compétents de l'État, sont invités à les présenter aux autorités compétentes juste après marquage de leur construction pour démolition. Les autorités administratives et policières sont enjointes de veiller à ce que cette démolition prenne fin dans tout le pays avec la fin de ce mois de juillet, qui leur avait été octroyé comme délai supplémentaire. C'était là le porte-parole du ministère euh, en charge de l'intérieur, du développement communautaire et de la sécurité publique. Le gouvernement du Burundi a trouvé une solution provisoire avec la création d'une indemnisation d'ajustement salarial en 2016 avec un budget de 20 milliards par an pour une période de 4 ans. Dans un conseil de ministres de ce mercredi, Prosper Nawamiye, secrétaire général du gouvernement, précise que le diagnostic effectué en matière de rémunération des fonctionnaires comporte de nombreuses disparités. Suivez plutôt Prosper Nagwami, il est secrétaire général du gouvernement. Ce projet a été présenté par le ministre de la Fonction publique, du Travail et de l'Emploi. Le diagnostic effectué en matière de rémunération des fonctionnaires et agents civils de l'État montre qu'elle comporte de nombreuses disparités causées par une multiplicité de primes et indemnités octroyées de façon catégorielle et qui ne sont pas souvent conformes à celles prévues par le statut des fonctionnaires. L'existence d'avantages indiciaires accordés à certaines catégories de fonctionnaires dès le recrutement. Le cas des administrations personnalisées de l'État qui, au nom de leur autonomie, sont libres de fixer les rémunérations de leurs agents. Cette situation a créé des frustrations pour certaines catégories de fonctionnaires qui ont conduit à des revendications répétitives pour réclamer une harmonisation des salaires. Face à cette situation, une solution provisoire avait été trouvée avec la création d'une indemnisation d'ajustement salarial en 2016 avec un budget de 20 milliards par an pour une période de 4 ans. L'échéance de 2020 a été fixée pour qu'une politique salariale rétablissant les bases d'une rémunération équitable et durable vienne résoudre définitivement la question. C'est cette politique qui est proposée ici. En élaborant cette politique salariale, le souci est d'une part de reconstruire un système d'équité dynamique pour la rémunération des fonctionnaires et, d'autre part, d'accompagner les réformes déjà engagées. Cette politique repose sur la politique de gestion des performances dans le secteur public adoptée par le gouvernement en 2014, ainsi que sur la classification des emplois, des fonctions et des métiers dans l'administration publique prévus par le Programme national de réforme de l'administration, qui constitue la base des innovations que la politique propose. « Captez Issa écoutez la différence. » 13h03 au studio de la radio-télévision Isanganiro, Poursuivons ce journal par la page Santé. Le ministère de la Santé publique affirme que les cas de contamination de la pandémie de Covid-19 ont diminué depuis le mois d'avril de l'année en cours. Le porte-parole de ce ministère précise qu'après que près de 130 patients étaient sous traitement jusqu'au 6 juillet courant. Docteur Jean-Bosco giroukou ajoute que beaucoup de cas positifs observés sont importés. Depuis la déclaration de la pandémie au Burundi le 31 mars 2020, nous avons déjà enregistré jusqu'au 7 juillet 2021 5585 cas positifs au Covid-19, dont 5448 qui ont été traités est guéri, avec 129 cas qui sont encore sous traitement. Nous déplorons malheureusement, comme on l'a signalé, et 8 décès d'assauts virus. Et avec la campagne d'Akira Sinandura Sinandukiza COVID-19, jusqu'à fin août, on avait 0 cas COVID-19 au Burundi. Mais avec la réouverture de l'aéroport international, on a commencé à voir d'autres nouveaux cas importés vers fin décembre il y avait beaucoup de cas importés et qui ont causé donc une transmission interne de beaucoup de cas. Jusqu'à ce qu'on a observé à travers presque toutes les provinces du pays durant les, les trois premiers mois de l'année 2021. Mais avec la campagne qui a été relancée la contamination Local a commencé à diminuer dès le mois d'avril jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on a une contamination locale qui a sensiblement diminué. Je vous donne un exemple pour les chiffres qu'on a d'ici juillet de cette année. Pour tous les tests effectués, on a enregistré 26 nouveaux cas. 14 étaient des cas importés. On avait seulement 12 qui sont ici de la transmission locale. Donc, vous comprenez que la courbe s'est inversée et continue donc à diminuer pour ce qui est de la contamination interne. Nous n'avons pas beaucoup à s'inquiéter puisque ces nouveaux cas, même qui viennent de l'étranger, quand ils viennent, on les met sous suivi médical. Et même les cas qu'on a actifs aujourd'hui, il n'y a aucun cas qui présente des signes de gravité. C'était le docteur Jean Bosco Girukushaka dans ses propos recueillis par Moïse Misago. Les habitants des quartiers périphériques du chef-lieu de la province Chibitoke grognent qu'ils viennent de passer une grande période sans l'eau potable, certains indiquant qu'ils viennent de passer plus de trois ans avec son manque d'eau. Le responsable de la régie des eaux en province Chibitoke tranquillise ces personnes lésées. D'un moment à l'autre, cette situation va trouver solution. Le gouverneur de la province Chibitoke affirme que les tuyaux qui manquaient pour la réhabilitation de la ligne conduisent de l'eau vers le chef-lieu de cette province et vont bientôt être disponibles. Les détails dans ce reportage d'Alexis Neiragich. Sur le onzième, dixième et douzième transversales de Chibitoké, les habitants de ces environs indiquent que trois ans viennent de s'écouler sans qu'une goutte d'eau tombe des robinets. Au quartier dit social de Chibitoké, c'est plus d'une année qu'ils n'ont pas d'eau. À Moukengiro, aucun robinet n'est installé dans cette localité. Les habitants de ces quartiers indiquent qu'ils utilisent beaucoup d'argent pour payer les taxis vélo que à mine de l'eau ou un bidon de 20 litres d'eau ça paie entre 200 et 500 francs pour. Le responsable de la régie des eaux en premier Thibitoké indique que pour les 10e, 11e et 12e transversales, les tuyaux qui ont été cassés par la société Soja lors l'eau de la réhabilitation de la route de Bouchumbura-Thibitoké n'ont pas été remplacés par cette même société. Au quartier 10 social, ce responsable de la régie des eaux affirme que son manque d'eau est dû à l'extension de la ville de Thibitoké alors qu'il n'y a pas eu de nouvelles Adduction qui a été faite. Pour le quartier Mukingiro, il est précise que c'est un nouveau quartier. Le responsable de la régie des eaux à Chibitoké tranquillise néanmoins la population lésée que cette situation est connue de la régie des eaux, que la solution d'un moment à l'autre sera trouvée. Le gouverneur de la province Chibitoké, Karim Ebizosa, quant à lui, indique que les tuyaux qui manquaient pour la nouvelle addiction d'eau en direction du chevelier de la province Chibitoké vont bientôt être disponibles, tout en demandant à la population à répondre massivement aux travaux communautaires destiné à creuser les canaux où seront installés ces tuyaux. Depuis Chibitoke, Alexine Daïra Radio Isanganero. Merci, à Alexine Daïra pour tous ces détails de Chibitoke Cap-sur-Roumongé, où la préparation des détenus à la réinsertion sociale et la recherche d'un autofinancement Des prisons sont les principaux buts poursuivis par la Direction Générale des Affaires pénitentiaires au Burundi. Aloïs Abonimana, Directeur des Affaires Juridiques et Administratives dans cette Direction Générale, l'a dit ce jeudi lors du lancement officiel des travaux de récolte du manioc Cultivé sur 8 hectares, la prison centrale de Rumongue, dite Kumure selon son directeur, un champ moderne de manioc va être aménagé dans l'étendue cultivable de cette prison pour multiplier le rendement par au moins 3. Sport à présent, les trois athlètes burundais sur six qui vont représenter le pays dans les compétitions de Jeux olympiques qui démarrent, qui démarrent plutôt le 23 du mois en cours Ils se sont bien préparés pour cet événement sportif. Et à propos du président de la Fédération burundaise d'athlétisme, ambassadeur Dieudonné Kuizera lance un appel vibrant à ses athlètes d'afficher le bon comportement pour redorer l'image du pays. Suivez-le au micro de Jean-Marie Vianning et Dakoumana. Nous avons seulement trois athlètes qui sont qualifiés, à savoir Olivier Labaruta sur le marathon, Francine Sava sur les 5000 et 10 000 mètres. Là, je voulais vraiment saluer le courage de cette super dame Francine, qui a pu changer de discipline du 800 mètres aux 5000 et 10 000. La plupart des athlètes qui ont été dans la même situation ont essayé de se qualifier sur les 5 000 et 10 000 mètres et n'ont pas réussi. L'autre qualifié, c'est Eric Nzepri qui est qualifié sur les 800. Qui n'ont pas eu les minima exigés suite au manque de compétition. Et le départ vers Tokyo pour ces athlètes est prévu quand Le départ est tellement compliqué parce que ces athlètes doivent partir 4 jours à l'avance et les exigences actuelles à cause du Covid disent que les athlètes, après la compétition, en dernier 48 heures, ils doivent retourner à leur pays d'origine. Est-ce qu'ils ont eu le l'OTAN visa pour faire les entraînements de ces compétitions de Jeux olympiques Oui, vraiment. Je dirais que Francine et Eric et Olivier avaient les minima depuis longtemps, mais les deux ont fait des entraînements suffisants pour affronter leurs conquérants dans les disciplines respectives. Et au sein de la Fédération, qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour aider ces athlètes Au niveau de la Fédération, nous, on les encourage. Ils sont ici, certains avaient leurs entraîneurs et puis ce sont des gens qui sont matures ils n'ont pas besoin d'être bousculés pour faire les entraînements ils connaissent ce qui les attendent au niveau de leurs compétitions éliminatoires de demi finales et finale et qu'il appelle assez à ces athlètes d'abord il faut qu'ils soient patriotes il faut qu'ils représentent le Burundi valablement mais aussi représenter leurs intérêts essayer de faire les performances pour que eux aussi trouve une place honorable au niveau international, au niveau mondial. Et ainsi, la bonne place pour nos athlètes sera en honneur pour l'athlétisme rwandais et pour le pays d'une façon générale. Radio Isanganiro, chronique environnement. Je vous le disais en titre que le plomb est l'un des contaminants qui cause la pollution du sol. Selon Norbert Manirakidza, docteur en sciences environnementales, option chimie de l'environnement et enseignant à l'école normale supérieure, le sol peut être pollué de différentes manières, par exemple la pollution naturelle ou pollution anthropogénique. La chronique environnement avec les digues Des substances toxiques ou des composants minéraux au-delà des valeurs limites sont parmi les contaminants polluant le sol. Docteur en sciences environnementales explique les différentes manières de la pollution du sol. La pollution du sol, on peut comprendre que le sol contient des substances soit toxiques ou au-delà des valeurs limites et cela peut avoir deux sources. Il y a d'abord la source naturelle, euh, c'est-à-dire que, par exemple, euh, s'il s'agit des éléments minéraux ou de composés minéraux, ces composés peuvent provenir de l'altération des roches. Voilà, donc les substances sont retrouvées dans le sol sous forme d'ions ou sous forme de sel. Et puis, il y a aussi une autre source, la source anthropogénique, Donc il s'agit d'une pollution qui provient de l'intervention de la personne humaine et là nous pouvons citer par exemple le cas de l'utilisation des engrais chimiques ou le cas de l'utilisation des pesticides ou bien l'utilisation euh, ou la, la, la, les déchets, les déchets en fin de vie. Le plomb est l'un des contaminants minéraux qui contient des substances qui causent la pollution du sol. Selon ce chercheur, les batteries et les cellules électrochimiques sont parmi les types d'objets qui contiennent le plomb. Parmi les contaminants minéraux, nous pouvons citer le cas du plomb qui provient par exemple de, des déchets provenant... Des produits en fin de vie le plomb donc à la fin de l'utilisation de ces produits va se retrouver alors dans ces déchets parmi les différents types d'objets qui contient le plomb nous pouvons citer par exemple les alliages au plomb les batteries et cellules électrochimiques les déchets chimiques les déchets pharmaceutiques et aussi les déchets dentaires Voilà, donc, ça sont des déchets qui contiennent du plomb dans leur structure. Dans la chronique sur l'environnement qui va suivre, on vous parlera des conséquences du plomb sur l'environnement et ce qu'il fallait pour la gestion de ces télémats chimique pour la protection de l'environnement. Voilà, à 13h15, c'est euh, sur cette chronique environnement d'Oridi Gahim, qui se referme cette édition. Mais à ceux-là qui viennent compter en cours de route, je le rappelle que désormais les travaux de démolition volontaires